Waqullah Bidatin Balala Wakulla Walala tinfinar Fumma Ammabad. Nous sommes toujours dans l'explication du livre intitulé Le dogme ou la croyance de l'imam revivicateur Muhammad Ibn Abdul Wahhab Rahimahullah and yani Imam al Mujadid Muhammad Ibn Abdul Wahhab Rahimahullah avec l'explication de Sheikh Al Fawzan. Hafidhahullahu ta'ala. Et donc, nous avions dit que Cheikh, rahimahullahu Allah, nous a dit, yani dans cette risale, et il dit, Ushhidu Allah, wa man havarani min al-malaika, wa anni a'taqidu ma' a'taqadatuhu al-firqatu al-najia, wa al wal-jama'a. Donc, il dit, j'atteste, et je fais attester, ou j'atteste devant ceux qui sont présents parmi les anges, et j'atteste devant Allah, wa et je vous prends un témoin, et j'atteste devant vous, que ma croyance est la croyance du groupe sauvé, et des gens de la sunnah et de la jama'a, du consensus. Et ensuite, il nous dit, al iman billahi, i malakati, i kutubi, i rusuri, i ba'ti ba'da l wa Ensuite, il nous dit que, eh bien, il croit en Allah tabaraka wa ta'ala, il croit en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en la résurrection après la mort, et il croit également au destin qu'il soit bon ou mauvais. Wa usulul iman et ce qu'il vient de citer et eh bien ce sont les fondements de la foi ainsi que ses piliers yu'minu biha shaykh shaykh muhammad ibn abd al rahimahullah croit en ses fondements et ses piliers wa hiya Iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmi wa al iman bil qadari khayrihi wa sharrih Et donc ces fondements, ces piliers de la foi, eh bien ce sont la croyance en Allah Tabarak la croyance en ses anges, la croyance en ses livres, la croyance en ses messagers, la croyance au jour dernier et la croyance également au destin qu'il soit bon ou mauvais, comme Hadith Jibril, لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه رضي الله عنهم فقال أخبرني عن الإيمان فقال الايمان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان wa تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره et donc c'est fondement de la foi dans le hadith de Jibril quand il est venu questionner le prophète صلى الله عليه وسلم en présence des compagnons رضي الله عنهم et il a demandé au prophète الله وسلم informe moi De la foi, informe-moi sur l'Iman Alors le prophète Sallallahu alayhi wa sallam lui a dit La foi ou l'Iman Et eh bien c'est que tu crois en Allah Tabaraka wa ta'ala Que tu crois en ses anges Que tu crois en ses livres Que tu crois en ses messagers Que tu crois au jour dernier Et que tu crois également au destin qu'il soit bon Ou mauvais Et les savants ont dit Ces six choses là eh bien ce sont les, les, les, les piliers de la foi. Ce sont les piliers de la foi. Et la foi, donc, on a vu qu'elle a des piliers et elle a également des branches. Donc les piliers de la foi sont au nombre de six, comme expliqué dans le hadith de Jibril. Alayhi Salam. Wa piliers bidun la foi sont au šu'ba fafdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul aza anil tariq et quant aux branches de la foi elles sont nombreuses et comme on avait dit la dernière fois elles sont au nombre dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa il nous dit qu'elles sont soit entre 73 et 79 ou entre 63 et 69 puisque le mot bidr en arabe et eh bien veux dire soit entre 3 soit entre 9 et on avait expliqué eh bien le verset où est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de la période où Youssouf alayhi salam était resté en prison il a dit il est resté en prison une période donnée entre 3 et 9 ans comme al il dit que et eh bien Le plus haut degré de la foi est la parole d'appliquer l'unicité d'Allah. Et la plus basse branche, ou le plus bas degré de la foi, eh c'est d'enlever les choses encombrantes du chemin. فَالْإِمَانَّهُ شُعَبٌ كَثِيرًا أَمَّ أَرْكَانُهُ Donc on a dit que Les branches de la foi Sont nombreuses Mais les piliers sur lesquels sur, les, sur lesquels repose la foi Repose l'iman Ils sont au nombre de 6 Qui est la foi en Allah La foi en ses anges En ses livres, en ses messagers Au jour dernier Et au destin qu'il soit bon ou mauvais Le premier des piliers de la foi, de l'Iman, c'est la foi en Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est de croire en Allah, subhanahu wa ta'ala, wa huwa l'assas. Et ce pilier, c'est le plus grand des piliers, c'est le plus grand des fondements, c'est la base. La foi en Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa iman billah yachmal anwa' al-tawheed al-thalatha. Et le fait de croire en Allah, subhanahu wa ta'ala, regroupe Et eh bien, les trois catégories De tawhid Qui sont tawhid Al-Uluhiyya, tawhid Al-Rububiya, tawhid Al-Asma wa sifat C'est-à-dire Tawhid de l'unicité Tawhid de la seigneurie Et tawhid des noms et des attributs D'Allah subhanahu wa ta'ala Wa ruknu thani Le deuxième des piliers de la foi Wa l'iman bil malaika L'iman Bil malayka, ijni la foi i la croyance aux anges. Annahum ibadun bin ibadillahi subhanahu wa ta'ala la yasbikunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'maloun ou ya'tamiroun. Et donc, ces anges, les anges, ce sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les nombreux serviteurs d'Allah Et ces serviteurs là et ses anges, eh bien, ils ne devancent pas la parole d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, mais font ce qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala leur a ordonné. Et Allah Azza wa Jall les a de Subhanahu wa Ta'ala a créé les anges de lumière, a créé les anges de lumière. Comme ceci est rapporté dans le hadith Le prophète sallahu alayhi wa sallam wa ski eh bien les djinns ont été créés de fumée et les anges ont été créés de lumière et les êtres humains ont été créés de ce qu'il vous a été décrit dans yani d'argile de terre wa hum al mala'ika 'alami al ghaib narahum Et les anges font partie du monde de l'invisible qu'on ne voit pas. Mais malgré cela, nous sommes en leur existence. Mais malgré cela, malgré qu'on ne les voit pas et qu'ils font partie du monde de l'invisible, eh bien, nous croyons en, leurs, en leur existence. Et les anges... Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'ils sont de plusieurs catégories. Ils sont de plusieurs catégories. Et chaque ange et chaque catégorie d'anges eh bien, ont un rôle bien spécifique et bien précis dans cet univers qu'ils accomplissent selon l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. فَمِنْهُمُ الْحَفَظَةُ الَّذِينَ يَحْفَظُونَ أَعْمَالَ بَنِ آدَمَ Parmi, eh bien, Les catégories d'anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées, il y en a qui sont les gardiens, les gardiens des œuvres des enfants d'Adam, qui écrivent eh bien, les œuvres que font les êtres humains et yani les enfants d'Adam, Comme ma calla Allah Azza wa Jalwa inna alaykum la hafirin Kiraman Katibin Yaalamuna Matafaloun. Come Allah subhanahu wa ta'ala nous dit alors qu'il y a sur eux des gardiens qui veillent des nobles scribes, qui écrivent les œuvres des enfants d'Adam et qui savent parfaitement ce que vous faites. وَمِنْهُمْ حَمَلَتُ Arsh. Et parmi eux, parmi les anges, il y a une catégorie qui, leur travail, est de supporter le trône d'Allah, tabaraka wa ta'ala. وَمِنْهُمْ الْمُوَكِّلْ بِالْوَحِي alayhi salam et parmi eux il y a celui qui s'occupe de la révélation et celui-là c'est Djibril. et c'est lui qui transmet la révélation d'Allah tabarak wa ta'ala jusqu'au messager alayhi assalatou wassalam et منهم الموكل بالمطر وهو ميكا وهو ميكال او ميكائيل Et parmi eux, il y a celui qui s'occupe de faire descendre la pluie, qui est Mikaïl, alayhis salam. وَمِنْهُمْ Bil بِالْمَوْتِ Et parmi eux, parmi les anges, certaines catégories, et un, s'occupe, eh bien, de la mort, et de retirer l'âme des enfants d'Adam au moment de leur mort. وَهُوَ مَلَكُ الْمَوْتِ Et celui-là, il est appelé مَلَكُ Maut. ومعه ملائكه او الموت اي avec lui il a et eh bien d'autres anges qui s'occupent de cela avec lui ومنهم اصناف لا يعلمها الا الله تبارك وتعالى et certaines catégories et certains anges et eh bien que ne connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala et dont il ne nous a pas donné la science Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas permis et eh bien de connaître ces anges-là, et de savoir qu'est-ce qu'ils font. يقول الله Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le ne connaît les soldats de ton Seigneur que lui. D'ailleurs, yani il leur nombre, il ne le connaît que lui. وَالْجُنُودُ هُمُ الْمَلَاِكَةِ Inshallah dallah subhanahu wa ta'ala dallah azza wa jal eh bien ils sont nombreux. Wa al bil kutub. Le troisième pilier de la foi c'est la croyance au livres. livres Allati anzalah wa ta'ala là qu'Allah a descendu et révélé aux messagers. Fa Allahu Arsala ar-rusul wa anzala al-kutub min indihi subhanah. Il faut savoir qu'Allah a envoyé des messagers et il a révélé à ces messagers des livres qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fabi wahyihi wa sharai'ihi wa amrihi wa nahi'ih. Et ces livres, eh bien, imanent de lui, de sa révélation et contiennent sa législation et contiennent ses ordres, et contiennent également ses interdictions. Parmi les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a révélé, il y a la Torah. وَمِنْهَا Injil, Et parmi les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, il y a l'Évangile. Et parmi les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, il y Et parmi les livres qu'Allah Azza wa Jalla a révélés également, il y a le Coran. Wa minha kutubun lam Il y a des livres également qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a révélé, mais qui ne nous a pas permis de connaître ou d'en connaître le nom. Wa akhiruha al-Qur'an al ins a an ya'tu bi suratin wahidatin min mitlah. Et le plus grandiose, ou la plus grandiose des révélations d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la dernière, qui est le Qur'an. Et qui a, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte, et eh bien que les djinns et les hommes, même s'ils se réunissaient tous ensemble du premier au dernier, eh bien, ils auraient été incapables de ne donner ne serait-ce que l'équivalent d'un verset de ce Qur'an. Ce qui prouve sa, son, son, son importance, l'importance de ce Qur'an, et le fait qu'il soit merveilleux, qu'il soit un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le quatrième des fondements de la foi, c'est le fait de croire en, aux messagers. و مبعثي كالله سبحانه وتعالى انووايي الذين ارسلهم الله تبارك وتعالى بشرائعه ودينه لهدايه خلقه فالله جل وعلا ارسل الرسل ما وما الله avec sa législation et il les a avec sa religion Et il les a envoyés pour guider eh bien, sa création, pour guider les gens, et les sortir de la lumière, de les sortir des ténèbres à la lumière. Et Allah subhanahu wa ta'ala a également envoyé ses messagers afin eh qu'ils montrent aux gens et qu'ils expliquent aux gens ce qui leur est néfaste et également ce qu'il leur est bénéfique. Wayyubin Lahum Dinahum. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé également les messagers et les prophètes, et bien afin qu'ils expliquent aux gens, et qu'ils montrent aux gens leur religion. Wallahu jalla wa ala aqaama al-hujjata bihim. Et Allah subhanahu wa ta'ala, et bien avec les messagers a ramené des arguments. Faqala Allah azza wa jalla rusulam mubashirina wa munzirin. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Qur'an qu'il a envoyé des messagers annonçant la bonne nouvelle et avertissant de son châtiment afin qu'il n'y ait pas eh d'argument pour les gens auprès d'Allah après l'envoi des messagers pour qu'ils ne disent pas personne n'est venu nous avertir ou nous annoncer la bonne nouvelle اما عددهم فلا يعلمهم الا الله مي كانتو نومبر اي بيان دي ميساجي نو كون نو لو كونك الله سبحانه وتعالى وهم كثيرون لي ميساجي لي بروفيت اي بيان اي سون نومبر فمنهم من سما الله لنا في قوله تعالى وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذرديته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين الله سبحانه وتعالى إن نديه Ou plutôt, comme on a dit, les messagers et les prophètes, ils sont nombreux et ne connaissent leur nombre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et parmi eux, certains, Allah subhanahu wa ta'ala, eh nous les a nommés. Il nous a donné leur nom, comme surat Al-An'am, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Et tel est l'argument que nous avons donné à Ibrahim, à son peuple ou contre son peuple. Et nous élevons en degrés qui nous voulons. Et certes ton Seigneur est sage. Et savant. Et nous lui avons donné à Ibrahim Ishaq. À Yaqub, comme descendance. Et ces deux-là nous les avons guidés. Et nous également nous l'avons guidé avant eux. Et parmi sa descendance il y a Daoud, Suleyman, Ayoub, Yusuf, Moussa, Haroun. Et c'est ainsi que nous rétribuons les bienfaisants. Et Zachariah et Yahya et Isa et Ilyas. Et tous ceux font partie des pieux et Ismaïl et l'Elysée et Younus et l'Ort et nous les avons tous mis au-dessus du reste de l'univers. Ceux-là Allah subhanahu wa ta'ala nuliza nommi. Allah subhanahu wa ta'ala nuliza nommi ses messager fanu'minu bihim wabi a'yanihim waman lam yusammihi Allahu lana fanu'minu bihi jumla et donc cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nuliza nommi nous y croyom et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nuliza nommi et n'a pas donné leur nom Eh bien, nous y croyons également. Faqala Jalla wa man alayk, wa Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Quran, et certes nous avons envo envoyé avant toi, Yaniya Muhammad, des messagers certains dont on t'a compté le récit, et d'autres dont on ne doit pas eh raconter leurs histoires. فنؤمن بهم جميعا من سمى الله ومن لم يسم منهم دونك نؤمن على tous ces messagers qu'il les ait nommés ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les ait pas nommés nous croyons en tous les messagers celui qui eh bien rejette et mécroit et ne croit pas à un seul des messagers Et eh bien, c'est comme s'il avait rejeté et mécru en tous les messagers. Fallabudda min al-iman bihim jamian. Il est obligatoire, et eh bien, de croire en tous les messagers. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit "Kadhabbat qaum Nuuhin al Allah azza wa jalla nous dit dans le Coran "Et le peuple de Noé a rejeté tout les messagers. Le peuple de Nouh a rejeté tous les messagers. Alors qu'avant Nouh, il n'y a pas eu de messager. Avant Nouh, il n'y a pas eu de messager. Mais les messagers sont venus après Nouh. Mais pourtant, Allah, Azzawajal, il nous dit qu'ils ont mécru en tous les messagers. Pourquoi Parce qu'ils ont mécru en Nouh. À partir du moment où ils ont rejeté Nouh et n'ont pas cru en son message, c'est comme s'ils avaient mécru en tous ويقول الله عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ماذا قال الله عز وجل بعد ذلك أولئك هم الكافرون حقا الله سبحانه وتعالى يقول سيخد سيخد مكريون الله سبحانه وتعالى ينسي مساجي Et ils veulent diviser entre Allah et ses messagers et ils disent nous croyons en certains et nous, nous, nous ne croyons pas en d'autres et ils veulent prendre entre les deux un chemin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset d'après ceux -là sont les véritables mécréants. ceux sont les véritables mécréants. Wallahu jalla wa ala qala lana quulu amanna billah وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل ويسحق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى النبيون من لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون يلا سبحانه وتعالى au contraire il nous exhorte a croire en tous les messagers nous croyons en Allah subhanahu wa ta'ala et nous croyons en ce qui nous a été révélé et nous croyons en ce qui a été révélé à Ibrahim et à Ismaïl, et à Ishaq, et à Ya'koub et à l'Asbat l'Asbat ce sont les tribus et certains ils disent que ce sont les frères de Yousuf alayhi salam qui après eh bien s'être repentis Allah subhanahu wa ta'ala on a fait eh bien des prophètes qui ont averti leur peuple Et nous croyons en ce qui a été donné à Moussa Ou Isa Et ce qui a été donné Eh bien à tous les prophètes De la part de leur Seigneur Nous croyons à tout cela Et nous ne divisons Entre aucun Et nous ne faisons aucune différence Avec les prophètes Et nous sommes soumis à Allah Tabaraka wa ta'ala Et nous ne faisons aucune Al-Imanu bil-yawmi l-akhir. Le cinquijeme des fondements, c'est la foi au jour dernier. La foi est le fait de croire au jour dernier. Wa huwa l-ba'f ba'da l-ma'ut. Le jour dernier, eh bien, c'est la résurrection après la mort. Li-anad-dunia daru amal. Il faut savoir que la vie d'ici bas, eh bien, c'est une demeure où est-ce que tu fais des actes, où est-ce que tu oeuvres. Wa akhirah Alors que l'au-delà, eh bien, c'est la demeure de la récompense. Où est-ce que tu seras rétribué pour les œuvres que tu as faites ici-bas Et cette vie d'ici-bas, eh bien, c'est un champ de labour et de récolte pour l'au-delà. Cette vie, cette vie d'ici-bas, eh bien, c'est une demeure où est-ce que l'on doit œuvrer Et est-ce qu'il n'y a pas de récompense Alors que l'au-delà, eh bien, c'est une demeure. Où est-ce que tu seras rétribué Mais où est-ce que, eh bien, tu n'auras pas à faire d'œuvre Il est obligatoire, donc, de croire au jour dernier. Il est obligatoire de croire وجور دنير ما لم يؤمن باليوم الاخر فهو كافر celui qui ne croit pas au jour dernier, et bien il est mécréant Allah subhanahu wa ta'ala il La parole des mécréants qui disent et ils prétendent ou prétendent ceux qui ont mécru qu'ils ne seront pas ressuscités yani après la mort. C'est-à-dire qu'ils ne croyaient pas au jour dernier. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète alayhi wa sallam, dit par Allah, par mon Seigneur, vous serez ressuscités. Et on vous informera de ce que vous faisiez. Et ceci est facile pour Allah tabarak wa ta'ala. Eiyuha ensuite, il nous dit tu vis dans cette vie, d'ici bas, tu manges, tu bois, tu m'écrois, tu fais des perversités, comme s'il n'y avait pas devant toi, et bien de résurrection est comme si tu n'allais pas rendre de compte et comme si tu n'allais pas être rétribué pour ce que tu as fait, pour les œuvres que tu as fait dans cette vie d'ici-bas Allah subhanahu wa ta'ala il a fait que l'au-delà eh soit pour que tu sois rétribué que tu sois récompensé ou châtié selon tes œuvres وهذا hada adlun minh, subhanahu wa ta'ala, annahu la yudhi'u amal al-amilin. Et tolci par equitet i justice de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi Parce que, eh bien, il ne perd pas, eh bien, l'action des gens qui oeuvraient. Wa yudjazi kullam bi'amalih. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, chaque personne selon ses actions. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit dans le Quran, Allah Azza wa annakum ilayna la turja'un Allah وجل Avez-vous cru que nous vous avions créé sans aucun but et que vous n'alliez pas revenir vers nous? Law lam Wallahu subhanahu wa ta'ala 'anil et si, eh bien il n'y avait pas de résurrection s'il n'y avait pas de résurrection et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'allait pas ressusciter toutes les créatures pour et eh bien qu'ils rendent des comptes et qu'ils soient rétribués selon leurs œuvres et eh bien c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala avait créé la création sans aucun but et sans aucune raison mais Allah subhanahu wa ta'ala est surélevé de créer une chose qui n'a pas de but Et il ne convient pas à Allah subhanahu wa ta'ala de créer des choses sans aucun but. Waruknus Saadis Hu al Iman bil Kadar. Et le sixième des piliers de la foi, c'est la foi au destin. Al Qadar Hu asirullahi tabara ka wa ta'ala. Le destin, eh bien c'est le secret d'Allah subhanahu wa ta'ala. والقدر هُوَ مَا قَدْرَهُ اللَّهُ مِمَّا كَانْ وَمَا يَكُونَ إِلَىٰ أَن تَقُومَ السَّاعَةِ Et le destin, qu'est-ce que c'est C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a destiné, a écrit, et ce qui a été, et ce qui va être jusqu'à ce que l'or se lève. جَرَ الْقَلَمْ بِالْمَقَادِيرُ وَكُتِبَ فِي الْلَوْحِ الْمَحْفُوظِ Ma huwa ka'in ila yomil qiyama. La plume a écrit, l'a destiné, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Il a écrit, fil lauhil mahfouz, i.e. dans des tablettes, sauvegarder, bien garder. Et il a écrit ce qui a été, et ce qui va être, ou ce qui va arriver, ce qui est arrivé, et ce qui va arriver, jusqu'au jour de la résurrection. Rien ne se passe sans que cette chose n'a déjà été destinée. Et toute chose a été écrite avec une destinée. Les choses n'ont pas été écrites sans but. Chaque chose a un but et chaque chose, eh bien, a une destinée. Belhiyya muqaddara min qabl. Chaque chose, eh bien, a été destinée. Et la destinée a été écrite avant que cette chose ne se passe. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes sans que cette chose ne soit enregistrée dans un livre avant que nous l'ayons créé. Avant que nous l'ayons créé. وَقَوْلُهُ كِتَابُ هُوَ الْلَوْحُ الْمَحْفُوظُ Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit un livre sans que cette chose ne soit écrite dans un livre يعني yani al الْمَحْفُوظُ c'est-à-dire les tablettes qui sont Regardez. Wa qawluhu Avant que bien que ces choses ne soient écrites Allah subhanahu wa avait déjà écrit leur destinée. Leur destinée a été dans les Faut savoir que la foi au destin et eh bien il de quatre sortes et de quatre catégories première des catégories du destin C'est quoi C'est le fait de croire en la science d'Allah subhanahu wa ta'ala ancienne qui a devancé toute chose et la science d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est éternelle et qui englobe et qui c'est toute chose. Et nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est tout Tout, tout ce qui se passe, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Il sait ce qui s'est passé et il sait ce qui va, qui, qui va se passer de par sa science. De par la science d'Allah, wa ta'ala. Et la deuxième des catégories, c'est De croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit dans les tablettes tout ce qui allait se passer, avant que ces choses ne se passent. Les troisième des catégories, c'est la catégorie de la volonté. D'Allah subhanahu wa ta'ala C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu Il sera Et ce qu'il n'a vou pas voulu, et eh bien il ne sera pas Toute chose qui se passe C'est avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala C'est qu'Allah azza wa L'a voulu Il a écrit Et qu'il l'a su également وَالْمَرْتَبَتُ الرَّابِعَ مَرْتَبَتُ خَلْقِ الْأَشْيَاءِ فِي أَوْقَاتِهَا الْمُقَدَّرَةِ Et la quatrième des catégories eh bien c'est De croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala A créé toutes les choses et les a créées Au moment où est-ce qu'il yani est yani Il a créé Allah subhanahu wa ta'ala A créé ces choses-là au moment Qu'il leur était destiné a a <créées> Chaque chose Allah subhanahu wa ta'ala l'a créée Au moment où est-ce qu'il a Il lui a destiné وكل شيء في حينه الذي قدره الله subhanahu wa ta'ala chaque chose qui a été crée, bien, elle a été crée selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a destiné et au moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a destiné لا بد من bihadi il maratil l'arba donc il est obligatoire de croire en ces quatre catégories martabatul ilm وَمَرْتَبَةُ الْكِتَابَ وَمَرْتَبَةُ الْمَشِيْعَ de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait et a su et sait ce qui va se passer. Et de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer jusqu'au jour de la résurrection avant que cela ne se passe et également de croire que rien ne se passe sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne l'ait voulu et également croire que Allah subhanahu wa ta'ala a créé chaque chose au moment où est-ce que il lui a été destiné et donc ceci est la foi au destin ثم قال الشيخ ومن الايمان بالله ومن الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل دوك يل دي parmi la الله en Allah subhanahu wa ta'ala et bien le fait de s'est donné comme caractéristique dans son livre ou ce que son prophète alayhi wa sallam ou son messager et eh bien lui a donné comme caractéristique sans altération et sans eh bien, réfuter ses caractéristiques et donc après avoir évoqué les piliers de la foi, Mouhammed ibn Abdel Wahab, après avoir évoqué les piliers de la foi, eh bien, il nous explique ce qui rentre dans le premier des piliers de la foi. وَهُوَ al-Iman Et le premier pilier de la foi, c'est le fait de croire en Allah, tabaraka wa ta'ala. Et dans ce premier pilier, rentre le fait, eh bien, de kojere u nons i atribu d'Allah tabaraka wa ta'ala. Faman jahad al asma'a wa sifat lam yakun mu'minan billahi iman al-sahih. Celui qui rejete les nons et les atribu d'Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien il ne sera pas croyant en Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aura pas une foi authentique. Il n'aura pas la foi authentique. Wa hada raddun على المعطل الذين عطلوا اسماء الله وصفاته لانهم لم يؤمنوا بالاسماء والصفات et ceci et eh bien est une réfutation ah c'est eh bien qui réfute et rejette les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi parce qu'il ne croit pas aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc si tu ne crois pas aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala tu ne seras pas croyant d'une croyance authentique. فَمِنَ الْإِمَانِ بِاللَّهِ الْإِمَانِ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ الْوَارِدَةِ فِي الْكِتَابِ وَالْسُنَّةِ Ce qui fait partie de la foi, en Allah, de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il faut croire en ses noms et ses attributs qui sont rapportés dans le Qur'an et dans la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça ne s'arrête pas qu'à ça. Il ne suffit pas de croire seulement aux noms et aux attributs qui ont été rapportés dans le Qur'an et la sunnate du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais de croire en ces noms et attributs sans et bien, les rejeter et sans altérer ces noms et ces attributs. Et le tachrif, ce qui veut dire le tachrif C'est le tachyir. C'est le tachyir al maani hadha huwa at c'est-à-dire altérer altérer le mot ou altérer le sens ça c'est tahreef c'est soit altérer le mot en lui-même ou soit altérer le sens du mot soit altérer le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala ou son attribut ou soit altérer le sens Du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Ou altirer le sens De l'attribu d'Allah azza wa jal Tuharraf l'alphav Bi an yuzada fiha Au yunqas Comment et eh bien altérer Le mot Le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Soit en rajoutant Soit en diminuant Une lettre Soit en rajoutant une lettre Soit en diminuant une lettre Mathala Un exemple. Istawa. Le mot istawa, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a évoqué dans plusieurs versets du Quran. ar Rahmanu al-Arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Wakalu <coughs> istawla. Eux donc, al au lieu de dire ils ont dit donc ils ont altéré le mot en lui rajoutant eh bien, une lettre le lam qui veut dire prendre possession alors que le terme exact qui est mentionné dans le coran et eh bien c'est c'est à dire qu'il s'est élevé au dessus du trône حيث زاد حرفا donc ils ont ajouté une lettre. ومن تحريف المعنى تفسير الاستواء Et comment eh bien également altérer le sens du nom ou de la tribu c'est par exemple eh bien expliquer le mot istawa s'établir en disant que ce mot veut dire prendre possession tafsir yad Bil kudra. O le fait de dire et d'expliquer la d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant, ce n'est pas la main d'Allah azza wa jala mais c'est sa capacité. Wa tafsiru l-wajh. Bil that. O dire que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala son véritable sens c'est l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha min tahrif kalam illa tabaraka wa ta'ala qala ta'ala et donc ceci c'est altérer le sens des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. et ça Allah Subhanahu wa Ta'ala réprimande et c'est une des caractéristiques des enfants d'Israël qui altèrent eh bien les paroles de leur sens Allah Subhanahu wa Ta'ala nous dit c'est-à-dire qu'ils détournent les paroles de leur sens. Au lieu de leur donner le sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, eh bien, ils ils le prennent et détournent le sens. Comme le font, eh bien, les gens de l'innovation et ceux qui altèrent les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple, comme on a dit, eh bien, au lieu de dire le wajj, ils disent le sens du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est son essence. Et la main, c'est sa capacité, etc., etc. وقوله من غير تعطيل اذوك sans دي ايجالمون سان rejeté complètement le nom والتعطيل هو جحد الاسماء والصفات واخلاء الله الله تبارك وتعالى منها التعطيل سي دي rejeté les noms et les attributs et dénué وتعالى et noms et ses attributs ثم Bel a'taqidu anna allaha azza wa jel leysa ka mithlihi shay'un wa huwa sami'u albasir Fala anfi anhu ma wasafa bihi nafsa Wala uhardif al kalim amma wadi'ih Wala ulhid fi asma'ihi wa ayatih Likshir il dit Je crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala Rien ne lui ressemble Et c'est lui L'audient Le voyant, yani ki voit tout. Et je ne réfute pas les caractéristiques et les attributs avec lesquels ou les je ne réfute pas les attributs qu'il s'est donné, et je ne détourne pas les paroles de leur sens, et je ne dénature pas les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que ses signes. Al Mu'allif Rahimahullah Dalla ta'le hi had Lijennaha mizanun Fi jami'il asma'i wassifat Lijsa kamiklihi shay. Et donc, shaykh Muhammad ibn Abdul Wahab Rahimahullah Il croit En ce verset. Et il croit En ce que prouve Ce verset. Pourquoi Parce que ce verset Est la balance Dans tous les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah azzawajal dans ce verset il nous dit Rien ne lui ressemble Rien ne lui ressemble Rien ne ressemble à Allah tabaraka wa ta'ala Dans ses noms et dans ses attributs Rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala Dans ses noms et dans ses attributs Wa in kanat asma'uhu Tashteriku ma'a asma'il makhlukin Fi alfadhiha wa ma'aniha Donc rien, Les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala Ne ressemblent au rien Aux attributs Des créatures. Même si, et eh bien Le mot est pareil, Même si Le mot Est le même, Ça ne veut pas dire Que, et eh bien Allah subhanahu wa ta'ala ressemble à ses créatures. Ce n'est pas parce que eh bien le mot où ils sont associés dans le même mot, ou dans le même attribut ou dans le même nom que eh bien il est le même pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour ses créatures. Le fait est eh bien d'avoir le même nom et d'avoir Les mêmes attributs, le fait d'avoir le même nom et d'être nommé par les mêmes attributs ne veut pas dire, eh bien, que Allah subhanahu wa ta'ala est pareil à ses créatures. subhanahu wa ta'ala Rien ne lui ressemble et c'est lui qui entend et qui voit. Dans ce verset, il y a une réfutation à ceux qui rejettent les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ta eh a rejeté le fait qu'il ressemble à une quelconque créature puisqu'il dit, rien ne lui ressemble. Et il s'est donné des noms et des attributs puisqu'il dit il s'est donné des noms et des attributs ces attributs-là lui et la vue et le fait qu'il voit et qu'il entend ce sont des noms et des attributs donc ça ne veut pas dire Donc ceci prouve que le fait bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné de nous les attributs ça ne veut pas dire que ces noms et ces attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala ressemble à une quelconque créature. Wa qawluhu laysa kamithlihi shay' hadha fihi nafi wa huwa as-sami' al-basir hadha fihi ithbat. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit rien ne lui ressemble et eh bien c'est-à-dire qu'il réfute c'est une réfutation. Et quand il dit wa huwa as al-basir Ça c'est une affirmation. Nafa'a 'an nafsihi al-mathaliyya. C'est dire qu'il a réfuté le fait de ressembler à une quelconque créature. Wa athbata li nafsihi al-asma' wa al-sifat. Ay si Et il affirmé, il donné, eh bien des noms et des attributs. Wa qawluhu la anfi 'anhu ma wasafa bihi nafsihi. Comme a fait Donc cheikh il nous dit que Eh bien, il ne rejette pas les caractéristiques et les attributs qu'Allah s'est donné. Et ça, le fait de réfuter, et de rejeter les caractéristiques qu'Allah s'est donné, eh bien ça, c'est le muat qui le font. Et le muat c'est ceux qui rejettent tous les noms ou certains noms et certains attributs d'Allah s'est donné. وَقَوْلُهُ لَا أُلْحِدُ Et nous dit qu également parmi eh bien sa croyance, c'est-à-dire qu'il ne dénature pas les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. ilhad wa batil. ilhad c'est quoi C'est ilhad en langue arabe, c'est-à-dire pencher. Et dans les noms et les attributs C'est-à-dire les faire pencher vers une signification qui est fausse. Leur donner une mauvaise signification. Et dé dénaturer leur sens. C'est ça l'ilhad. كَتَفْسِرِ الْوَجْهِ Comme le fait de dire et d'expliquer eh que le visage d'Allah c'est eh son essence. أو الْيَدْ بِالْقُدْرَةِ Ou le fait de dire que la main d'Allah c'est eh sa capacité et sa force. Ou de dire que l'amad d'Allah s'est, eh bien, son bienfait. Ça, c'est dénaturer le nom ou l'attribut qu'Allah s'est donné. Et le faire pencher, eh bien, vers une signification qui est fausse et mauvaise et erronée. Et donc, ceci est, comme il nous le dit, le fait de détourner Eh bien, les paroles de leur sens. subhanahu wa ta'ala Inna allazina yulhiduna fi ayatina La yaghfawna alayna Allah subhanahu wa ta'ala il nous Et ceux qui dénature nos versets Eh bien, sachez qu'ils ne nous échappe. pas. Ceux qui dénature nos versets sachez qu'il ne nous échappent pas. Yani yamiluna biha imma bijahdiha kama faalatil mu'attila wa imma bitashbihiha bi sifati khalqihi kama faalatuhu al-mumathila donc dénaturer, soit les rejeter complètement comme le font le ce ceux qui rejettent ou soit les faire ressembler aux attributs des créatures comme le font, et bien ceux qui font ressembler Allah subhanahu wa ta'ala وإما بالزيادة عليها شيئا لم يثبته الله تبارك وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وأما بجعلها أسماء للأصنام كاللات والعزاء يسوى بيان ان رجوتا ان شوز كالله سبحانه وتعالى ناپا رجوتا وكو سنبخفت صلى الله عليه وسلم ناپا رجوتا ثم قال ولا أكيف ولا umethil sifatihi ta'ala bi sifati khalqih. تعالى لا la له ولا wala kufu'a ولا wala له ولا wala yuqasu bi khalqih. Fa'innahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bi nafsihi wa bi gayrih. Wa asdaqu qila wa Ensuite, il dit que, eh bien, je ne dis pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est comment. Et je ne fais pas ressembler Les attributs aux attributs des créatures, car Allah subhanahu wa ta'ala eh n'a pas d'homonyme, et il n'a pas d'égal et il n'a pas de semblable et il ne peut être comparé à sa créature, car Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui se connaît le mieux et qui connaît le mieux les autres et c'est lui qui est le plus véridique en parole et c'est lui qui a le meilleur des récits. Hada l'qismu thani min ad-dullal Fi asma illahi wa sifatihi Tabaraka wa ta'ala al donc ceci est la deuxième catégorie des égarés concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont al Ceux qui font ressembler Allah subhanahu wa ta'ala sa créature Fazadu fil-ithbat Wa galawu fil-ithbat Donc ils ont rajouté dans le fait et eh bien d'affirmer les attributs et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont exagéré dans le fait et dans l'affirmation des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَمْ يُفَرْرِقُ بَيْنَ صِفَاتِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَصِفَاتِ خَلْقِهِ Et ils ne font aucune différence entre les attributs d'Allah azzawajal et les attributs de ces créatures. وَلَا بَيْنَ أَسْمَائِهِ وَأَسْمَائِ خَلْقِهِ Et ils ne font pas également la différence entre les noms d'Allah Azza et les noms de ses créatures. Donc cela, ils font ressembler la créature à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et c'est pour cette raison que les gens de science, les savants, ont dit que Ceux qui rejettent les noms et les attributs d'Allah Azza wa en réalité adorent le néant. Et ceux qui font ressembler Allah à ses créatures, eh bien, adorent des idoles. Pourquoi ils ont dit ça Parce que celui eh bien qui rejette les noms et les attributs d'Allah Azza wa Et celui donc qui n'a pas de nom ni d'attribut, eh bien, il n'est rien. C'est du néant. وَالْمُمَثِّلْ Et à ceux qui font ressembler à Allah, subhanahu wa ta'ala, à des créatures, c'est comme s'il adorait une idole parmi, eh bien, les êtres humains. Pourquoi Parce qu'il a fait ressembler à Allah, subhanahu wa ta'ala, à un être humain. Ta'ala wa ta'ala عن ذلك فنكتفي بهذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين